Laugaren boska gunean, Loïk Korreje eta Olivier Dario Juzon. Boskaren ere moan, Florence Lacerdavid eta Philippe Jouvet eta Chegaren ere moan, Vincent Brug eta François-Xavier Menu. Atkan orren investidurak protesta xortu du an marchikoen artean, Vincent Brug, homosexuelen eskontzaren kontrako agiria izenpetu baitzuen ala ere momentuko berada la Republikan Marche mugimenduko autagaia ofiziala. Je suis prêt à me présenter pour défendre les couleurs de la République en marche, dont je suis le seul candidat dans la sixième circonscription. Je crois qu'on a besoin de modernité, d'amélioration de la vie politique. Iru hautagaiak Florence David Non du tout. Alors moi, je l'ai pas rencontré, je l'ai simplement, je l'ai simplement salué lorsqu'il est venu à Pau l'autre jour. J'ai vraiment eu le sentiment qu'il aimait les autres, qu'il avait envie de faire quelque chose pour les Français. Alors, Alors il est pas venu au Pays Basque mais quand sur nous on saura lui dire que le Pays Basque existe. Azumaratekoa République marche Mugimenduan Xavier Menou,